Moi, je l'ai aidé beaucoup, parce que moi, j'avais dit tout de suite, s'il y a un remembrement, il faut commencer autour de la ferme. Oui. Parce oui. qu'ici, il y avait plein de petites parcelles. Oui. moi Mon père avait une parcelle derrière la maison, chez le voisin. Mm. Et eux, ils avaient ici, temps, parce que quand on a fait la route, là ah, oui. en 1933, je crois qu'on a dû faire la route, là, ah, oui. ben là, il y a des parcelles qui ont été coupées. Mm. Voilà. Mm. Oui. Voilà. J'avais dit de commencer par ça. Ouais, C'était la logique. Oui. Ouais. Tout à fait. Bah, si on commence par parler ah. tu sais, alors, alors bah, moi, mmh. je, moi je ne marchais pas loin. Mmh. Finalement ça s'est bien passé. Quoi. Oh, ça il... a été bien. Avait... Mmh. Été... Mmh. Ouais. Parce que là, il y avait, il y avait beaucoup de champs à l'époque. Oui, ouais. oui c'est-à-dire que à, à une époque donnée, quand il y avait le partage des exploitations Euh, chacun avait un petit morceau et puis il y en oui. a qui faisaient des, des talus, quoi, si tu veux, oui. pour limiter leur terrain. Mmh. Ah oui. oui. Et oui. alors tout ça, bon, bah ça faisait un tas de petites parcelles, quoi, qui... J'ai vu euh, faire le captage, là, aussi. Le captage ah, le... là, quoi. Oui, hein oui, oui l'André est venu chercher l'eau à Boyac. Oui, oui, oui. Et j'ai vu, vu faire ça, hein.